Але Alors...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 Les problèmes alors on danse alors on danse Tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus Eh ben y'en a encore Et cela zig ou les problèmes. Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais si ton corps c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors au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 can't no call Hey when I on call Hey when I on call